Shi Yannick, est là Un peu plus fort, s'il vous plaît. Merci, les filles. Que le nom de le démentier...